Thank you. partout à travers la musique toi et moi c'est pour un amour durable et sincère mais si tu as fait dit tu son nid ce que je peux t'offrir pour l'instant marié Hvala,